d e m a i n e à réanimation, chers petits amis, nous avons pour vous une émission toute spéciale et très importante à vous présenter. Ce sera effectivement tout un spécial, puisque contrairement à d'habitude, il n'y en aura pas de spécial. <rire> Je vous ai encore u bande d'insignifiants et crédules mortels sans cervelle. <rire> Sérieusement. Afin de bien satisfaire vos appétits voraces en matière de métal, débutons sans plus attendre avec The Undead Incorporated Show. Voici réanimation. Et c'est bien pire parfois d'avoir un médecin et son assistant, surtout s'ils sont menteurs. Puisque lorsque nous vous annoncerons que votre cas est en phase terminale, ce ne sera pas vrai. Mais en contrepartie, comment serez-vous si un mensonge ne fait pas partie du mensonge? <rire> Priez. Survive, fear is our fucking business. We are undead incorporated. Because Sinistros and I said so. Go. They're o r r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 Je ne vous souhaite pas la bienvenue en cette nouvelle édition de réanimation en ce 5 avril de l'heure de d i s c r é t en s e 2011. Alors, Dr. p a y n e Pendragon, cette、okay. semaine aussi, je suis accablé. Comment t'as fait ça? <rire> <rire> Tant qu'à déblatérer, t'as aussi b i e déblatérer live、euh, au lieu d'être、euh, hors micro.、Euh. Domoto censuré. Non, je suis en forme ce soir. C'est correct, C'est excellent. Moi aussi, je suis en forme de voir que la température s'en vient de plus en plus clément et e que ce putain d'hiver est bel et bien derrière nous. Mais、euh. en fait, à part s e s vestiges, sur les parterres, oui, et bientôt, nous pourrons recommencer à aller faire du body snatching. La terre doit être dégelée. c'est correct, ça. <rire> Youhou! You <-hou! rire>、hey, J'ai quelques cimetières, justement, de derrière les fagots à、euh, aller visiter.、Euh... C'est merveilleux, tu m'amèneras à me les faire découvrir、Parfait. et ensemble, nous, nous, nous déambulerons dans cette s r n s t é p r e u e Nous pas des snatcherons. Pas des s n a t c h o n s encore. Avant la pause publicitaire, nous avons entendu la formation Vital Remains et la pièce Shrapnel Embedded Flesh. C'est beau comme nom. Oui, c'est excellent, ça. Ça fait avec le concept de l'émission. <rire> c'est très b o On n ne <rire> Faut pas exploser grand-chose, là, mais bon. C'est tiré de l'album Icons of Evil qui est paru en 2007 et vous aurez certainement reconnu le doux et,、euh, mm. comment pourrais-je dire, réconfortant vocal de Glenn Benton.、Mm. C'est, euh. C'est rassurant. C'est très rassurant. rassurant. Très très rassurant. Oui,、vrai. tout à fait. <rire>、euh, juste auparavant, nous avions Godly Throne et la pièce de Firestorm que l'on retrouve sur la dernière parution de cette formation. Tu je trouvais ça plus ordinaire. Ah, moi ou... j'aime beaucoup ça. h、ah、ouais. Ah, j'aime beaucoup Je veux d i r que t'es un culte. Tu connais pas grand-chose. Non, chose, je suis、ça. un culte. Tu d i oui, t'es un inculte. <rire> un petit culte, tout <rire> d'abord. Un petit cul, oui. <rire> e、euh, c'est tiré le, du dernier album, Under the <rire> Sun, de Iron Trust. ok, c s r a i e qui est paru un peu plus tôt, e、euh, n en fait, c'est <coughs> pas plus tôt, mais un peu plus tard, à la fin de 2010, sur Metal Blade, nous、euh, avions Napalm Death et la pièce Fatalist, que l'on retrouve sur Smear Campaign.、Euh, c e s t une pièce que t'es pour John s o p p e r Cataclysm et ouais, est. Oh, c'est bon, ça. Ouais, vraiment cool. Euh, Cataclysm est la pièce d'ouverture du dernier album, Soul l e s s God. L'album étant e v a n s Venom, paru sur n u c l e a r Blast à la fin 2010. Et nous avons ouvert quelque c h o l'émission avec une découverte que j'ai、euh, eu la chance de découvrir, justement. C'est ça que je m'en allais dire. Au jeune talent qu'a été l i t mon cher Sinistro. Ben oui, ben oui, il y avait de la sauce plein de tomatage. Oui, mais tu te rappelles-tu de ça, cette émission-là? Oui. T'en as-tu des bons souvenirs? Non. Moi non plus, j'en ai pas vraiment de souvenirs. <rire> Mais je peux te dire, c'était une émission qui était sponsorisée par Catélie, où、je、des sais pas. petites <rire> jeunes vedettes québécoises faisaient leur première apparition. C'était vraiment poche. Non, bref,、euh, <rire> j'ai découvert ça euh, par, euh, ben, je reçois souvent des, des communiqués pour、euh, des nouveautés qui sortent、euh, dans le métal, évidemment. Et puis,、euh, je fais des recherches. Puis à un moment donné, je suis t o m b é là-dessus. One Man Army and the Undead Court. Bah,、oh, ça, c'était cohérent. Ça, c'est... C'est vraiment bon. C'est vraiment bon.、Euh, mm -hmm. l'album étant d e Dark Epic qui est paru il y a quelques semaines à peine sur,、euh, Massacre Record. Encore Massacre Record. Ben, ça v o i t être un label qui est à surveiller. Ben, c'est pas ça va, c'est à surveiller. Il y a vraiment que beaucoup que de stacks. Te je suis allé faire un tour sur leur site. Il y a l e g e n of the Dame, n t r e autres. Entre autres. Autre, je suis allé faire un petit tour, comme je disais, sur le, leur site officiel. Il y a beaucoup, beaucoup de choses. Ils ont même beaucoup de marchandises à vendre. Tu peux.、Hein. Écoute, moi, Mais je ne sais pas si on peut faire venir directement d'Allemagne. Absolument, parce que tu as les prix en dollars et les prix en euros. OK. Ça va être assez, assez long à recevoir. Ou...、Ah, moi, j'avais déjà fait、euh, un certain nombre d'années une commande en Angleterre. Ça n'avait pas pris trois semaines. Bon, ça va. Ben, j'ai jamais reçu le stock en état, là, mais. <rire> c'est ça. Non, non, non, c e s t pas, c e t a i t j a m a i s reçu le、quand. stock, mais ça a pris trois semaines. Ça a pris trois semaines, parce que je le reçois pas. <rire> non, ça a vraiment bien été. Et puis,、euh, sur Massacre Records, c'est le fun parce qu'ils ont beaucoup de trucs qu'on trouve pas. Il y a des t-shirts de coroner, des choses comme ça. Euh, Ils ont du vinyle, e、euh, n tout cas, ils ont pas mal, pas mal、euh, de trucs. Je vais me risquer à placer une commande d'un e de ces quatre. Ben, tu m'en reparleras. Certainement. Donc,、euh, la pièce、euh, que nous avons entendue en ouverture de bloc de One Man Army, One Man Army, Indie Undead Quartet est en Stitch. Comme je l'ai dit, tiré d'album de Dark Epic, c'est excellent. C'est un, un, amalgame de trash metal avec u n un fond de death metal, mais、euh, ceux qui sont pas m a t e u r s de death metal vont quand même s'y retrouver assez facilement. Ceci étant dit, il est maintenant 21h34. Et la semaine prochaine, en fait, pour les deux prochaines semaines à venir, nous avons un spécial. Ben oui, cette semaine, on n'en a pas, mais je ne sais pas. Ben、bien. non, faut bien se reprendre. Mais en parlant de ce spécial-là, ben on va dire c'est quoi, là? Quoi, ça? Ton spécial? o l n en a pas. OK, il n'y en a pas.、Ah, c'est tout. e、euh, u non. <rire> C'est-à-dire le 12 et le 19 avril, donc la semaine prochaine et la semaine suivante, logiquement. Ne, Sinistros et moi, nous vous faisons deux émissions qui sont consacrées à faire un certain soulignement des 10 ans de réanimation. C'est-à-dire que, on en a parlé un petit peu la semaine dernière, mais ce qu'on va vraiment faire comme concept e t celui-ci, c'est qu'on va se compter des forces pendant deux heures de temps. C'est ça. t e s un rappel de ça en 2009.、Euh... <rire> Je vais dire non. Fait qu'on va passer à un autre sujet. C'est ça. <rire> on va passer à 2008. t a n rappel l e ça en, t en, t en, en 2008. Encore ben moins. Ah ah ah! C'est une bonne idée, je trouve. <rire> t as fait ça en 2007. Pas du tout. <rire> <rire> Petit farceur, on va. Ouais. Non, ben. <rire> tu l'as rendu en 2001, c'est. Hé, plate. <rire> on prend. Peut-être qu'on sent en 10 minutes, finalement. Tu a s f a i t deux émissions vraiment là-dessus, toi. Là. <rire> ben, p l u s j'y pense. Moi, je suis sûr. <rire> deux j o k e s par année, peut-être qu'on va être correct. n <rire> Non, mais. <rire> Ah, c'est vraiment trop drôle.、Euh, mais blague à part, ce qu'on va faire, c'est que Réanimation a débuté en 2001. Nous sommes en 2011. Donc, Sinistros, e de son côté, et moi, du mien, prenons une pièce qui nous ont marqué respectivement en 2001, en 2002, 2003, jusqu'à 2011. Et nous vous les présentons avec, bon, en fait, un commentaire et ainsi de suite.、Euh, pourquoi cette pièce-là?、Euh, il va y avoir certaines anecdotes. e、euh, n en fait, depuis que Sinistros était à Réanimation et ainsi de suite, on va se faire、euh, p a r t i plate, finalement. Puis, pourquoi r é e c du viumite et du céleri. <rire> pas trop de céleri, toi. Non, hey, pas trop hey, de céleri, parce q u o tu t'en c o n d u i t après. Ben, c'est cela, hein? Non, mais pourquoi deux émissions? Parce qu'au total, ça va faire 20 pièces. Mais imaginez-vous que dans les pièces qu'on va retenir, il y a probablement des pièces de 20 ou 10 minutes, de, de 8 ou 10 minutes. Mais c t pas r il y a deux qui font 20 minutes. Puis qu'on va, va comme jaser aussi. Pis... exactement. Donc on étale ça sur deux、et、émissions. p u s i ça va sur trois, ça ira sur trois. On s'en fout. On n'extrait pas là-bas. Ben pas là. oui, est pas, on est passé maître dans l'ordre d'extraction.、Oh、ben oui. Nous autres, une revue de l'année, ça t'offre quatre émissions.、Et、une revue de l'année, ça dure l'année. C'est ça. <rire> Euh, Sinistro, cette semaine, n'a pas d'album à nous présenter? Ben non, c'est plate. Ben non, pas, t'as pas. T'as décidé de pas en présenter. Non, ben c'est parce que c'était plate. Non, c'est pas ça. aussi. Je les ai pas écoutés de fond en comble, ce que j'avais à vous présenter. Puis,、euh, je... avec、euh, la semaine passée, q u on a eu une très belle émission avec Beyond a t u r a City. Oui. J'avais fait un genre de petit bloc que je n'ai pas pu trop, trop passer. Bon, Je me suis dit, m e n va faire un. Tu as fait de la récupération. Je l'ai récupéré. C'est correct. Je vais faire、ça. deux blocs. Il ne faut, faut pas que tu oublies une chose, Sinistro, c'est qu'à chaque émission, quand tu, pr tu, pr tu, pré tu prépares ta programmation, les pièces que tu n'auras pas eu le temps de passer dans l'émission, en l'occurrence. Ben, tu peux pas conserver les disques, il faut que tu les jettes. Ben oui, c'est ça que je ben, fais c aussi. c e s t à dire que là, tu les... ben, réchappé, ben,、voilà. t'es rattrapé tout. Tu les rachètes tout. Et les disquaires sont très contents. Ben oui, ç c'est ça. Mais moi, je suis moins content parce que je floue ma paye. Ah,、oh, ben c'est pour une bonne cause. Mais quoi, il y a des disquaires comme Metal Punk,、hein? parce que tu floues pas ta paye, t'es correct. Ça, ça dépend. Oui, ça dépend aussi. Ça, c est, c est, ça peut être, ça peut être un, ça, un, couchoir, un, un couteau à deux tranches. Oui, oui.、Ouais. D'habituellement, Pierre, il tient le couteau par la manche et non par la lame. C'est nous autres qui le tient par la、oh, lame. Oui, c'est nous autres qui tirent. C'est ça. ça.、Euh, moi, je me rappelle de certaines semaines où j'allais pour chercher une commande en particulier et finalement, je suis sorti de là avec trois, quatre items. D'ailleurs, je suis allé samedi, je suis sorti avec trois items.、Là. Bon. Ça fait que tu vois. Mais ça, c'est sûrement parce qu'on y trouve beaucoup de choses. Ben oui, même un ami. D'ailleurs, oui, effectivement, <rire> tout à fait. Pierre est un, un, un, un chic type. D'ailleurs, Pierre me racontait, il y a de cela,、euh, peut-être deux semaines ou je ne sais pas quoi, quand la première fois, j'ai. Ben non, c'est plus que ça, m en tout cas. La première fois, j'ai présenté Witchburner. Tu sais, la bonne phrase. n Oui, il y a quelqu'un qui est allé demander. Est ben, on dit, à, on、euh. avait dit en n o m b e ben, allez chez Pierre, vous allez trouver tout ce que vous voulez. Puis Pierre est arrivé, il dit tu es supposé d'avoir ça, toi. <rire> T'as ça, toi. Mais malheureusement,、là. non. Ben, en fait. Il l'avait pas en, en rayon, là, donc il faudrait Alors, pas on se rétracte. Si vous avez besoin de quelque chose, allez voir Pierre, il va vous le commander. b En en tout cas, il va pouvoir il vous l'avoir pour... d'une façon ou d'une autre, c'est ça. Bon, bref,、euh, n'ayant pas d'album, toi, à nous présenter cette semaine, quelles sont tes i n s i g n i f i a n c e s Ben, j'en ai pas. Bon, ben, on va continuer avec le m s s a g e Ben, ça、quoi. va bien. <rire> que fais-je ici? Que, que fais-je? <rire> o u i s c'est ça. Que fais-je? Je sais pas. Moi non plus. Ben, allez, à la semaine prochaine. OK, ben, à la semaine prochaine, on、ça、va faire un spécial.、Euh... Pas grand-chose. Non, c'est vrai qu'il n'y aura pas grand-chose. Il n'y a pas eu de bon stock en 2001 puis 2011. Ben, hé,、hey, J'ai commencé à faire、euh, une petite recherche là-dessus.、Ah, c'est ça que je voulais dire. c é t a i t épouvantable. Je suis rendu en 2006 puis ça n'a pas d'allure comment c e que j être stock. Je ne sais même pas quoi choisir. J'ai le même problème. C'est incroyable. J'ai le même problème. J'ai commencé en fin de semaine à faire ça tu s sais,、euh, après i s a mes petites réparations pour que je le k i s f e Oui, parce que tu as eu de belles、oh, surprises. Oui, c'est pas grave. Là.、Ouais. Euh, Puis, à un moment donné,、euh, ça faisait deux, trois heures je faisais mes recherches. Puis, je suis rendu à 2006. Puis, si je regarde par année, j'ai minimum 10、non. albums par année. Ça va vite. Qu'est-ce que je vais mettre? Mais là, c'est parce qu'il y a des b a n d s qui reviennent d'année en année, là, à un moment donné. Puis là, tu sais, a... le dernier album, il était bon aussi. Ben oui, mais là, c'est parce que. Si je le mets là, lui, mais là, je ne peux pas parce qu'il faudrait que je le mette là, lui, mais en tout cas, ça va, être, ça va être drôle. Ben, c'est un exercice qui est assez, je dirais. Euh, intéressant. Intéressant euh... et fastidieux à la fois. Oui, mais sinon, c'est correct, ça va être.、Euh... Ben, tu sais, écoute, je veux dire. C'est de fouiller dans ses cassins, mais、euh, en quelle année c'était ça? Euh. Ah, ben C'est、ouais. sûr qu'avec la vision qu'on a, toi et moi, à ce stade, regarder l'année en arrière d'un CD, ce s t pas évident. Non, c'est sûr. Même les titres comme m e t a l Archive et Spirit of Metal qui nous aident énormément、ouais. dans notre démarche. là. Oui,、euh, effectivement. C'est Moi, ce que je fais, dans le fond, c'est je regarde la majorité des bandes que j'ai aimées、euh, depuis un méchant bout. puis Je vais voir. Bon, Ça, c'était l'année. Ah oui, c'était l'année, il a sorti tel album. Je vais fouiller dans cet a l b u m Ah oui, c'est vrai, il y avait tel toon. Tu l'écris sur un papier. Mais C'est très plate ce que tu me contes là. Ben Oui, mais fallait, fallait que je le compte.、Vas、tu v a s t u mieux là? Oui, je bon, me sens très mieux.、Euh, Embraigne-nous donc sur de quoi? Bon, j'ai choisi un bloc un peu plus.、Euh... Lego. Non, c'est des méga blocs celui-là. Ah, j'en veux pas. Il était fait à Louisville à l'époque.、Euh... C'est vrai? Oui. <rire> hey, quel bel... C'est vrai! Tu sais de quoi tu parles, toi? Parce、bon. que t'as jamais vieilli, Ben, c'est Rydvik, la compagnie Rydvik qui était là, m e g a b l o x b e là, tu nous passes du Rydvik, c'est ça, ça? Oui, Rydvik, c'est un nouveau band suédois.、Euh... L'album s'appelle Plastic. Plastic Lego. Donc, c'est le <rire> concurrent, ça, finalement.、Ouais. Euh, L'Agent of the Damned avec、euh, House of Possession.、Hey, C'était、oui, 40. Oui, ben, oui, ben, c'est pour ça que je l'ai mis. Ben, possiblement que 2008, elle va se retrouver dans mon, <rire> dans mon choix, celle-là. C'est tiré、Le、de l'album Cult of the Dead de 2008. C'est paru sur Massacre Records. Ça dure 3 minutes 49. Fait qu'on met 5 tours, puis on revient après les 5 tours. Go! Go! Et le journal Zone Campus vous invite à notre assemblée générale annuelle le mercredi 13 avril à midi au 10-12 Nérébauchemin. Venez soutenir vos médias étudiants et peut-être même vous impliquer au sein de l'organisation. Passez le mot à vos amis le mercredi 13 avril à midi. w o u h L'émission mets-toi bien, r e v i e n t chaque mercredi de 15h à 17h. Toujours avec A2 et Selecta. La formule c'est toujours la même. mets bien avec du gros s w e t pop. Vous êtes étudiant en génie?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 C'est dans vos dans ce oreilles. Oreilles. o r e i l e s o r e s o r e i l s o r s o r e s o r o r e s o r l l e o r e e s e l l e o r e i l e s e i l l e r e i l o r i l l e s o r i l e s o n e e s Oreilles. o r e l l e s o r e i l l e i l l o r a i l l s o e i o r e i l l s o e i s r i l o i l s r i l i l r e s Plug. Plug. C'est à, à noter que vous pouvez l'écouter aussi via l'interweb au www.cfou.ca. C'est cela. Vous allez dans l'entête, dans le, ce qu'on appelle le, le header en bon français. Vous avez、euh, écouté en direct, vous cliquez dessus, vous partez votre player préféré. Bonsoir, à la visite, vous. C'est parti. Il y a un délai. Il y a un délai entre. Oui,、euh, j'ai、ouais. déjà fait le test entre、euh, la radio et le web. Il、ouais. y a réellement un délai. Il y a un délai、euh... euh... d'environ une minute, une minute quinze. Oh, pas tant que ça. Oh oui, oh oui. J'ai fait le test avec、euh, le Rockmaster à un certain moment. C'est vrai?、Ah. Une minute, une minute quinze? Ben, moi, ça m'a donné à peu près une minute. Et, Seigneur,、ouais. oui. faut dire que je s u i c o u p de joie. C'est vrai que tu as l'Internet à vapeur. Oui, puis même encore. <rire> non, il y avait un certain délai, effectivement, mais on, on s'en fout parce que de toute façon, vous n'allez juste pas entendre tout de suite qu'on va vous dire bande de cons. Ça, laisse... ça y est, on l'a dit. <rire> C'est ça. ça. Ça vous laisse un certain délai de répit. Bon, c'était quoi le foutoir que,、euh, que tu nous as mis, là? Eh bien,、euh, on vient d'entendre Life Lover avec、euh, Expande Dera sur l'album z o u g d o m paru en 2011 sur Prophecy Productions. On a eu Impaled Nazarene avec Under Attack、euh, de l'album Road to the Octagon, paru en 2010 sur Osmose. On a eu Dark Throne, les clowns de Dark Throne, avec、euh, I Am the Grave of the 80s sur Circle the <rire> War. C'est e f c t o n oui. Ça, ils ne se prennent pas au sérieux. Sur Circle the Wagons、euh, de 2010, sur Peace, v i l l e c'est un excellent album, je l'adore. m On i o a eu Watane avec Raping d e、euh, a t sur Lawless Darkness, paru en 2010, et sur Season of Mist. Et on a commenté avec、euh, la formation néerlandaise,、euh, Legion of the Damned, House of Possession. Tiré de Cult of the Dead de, de 2008 sur、yeah! Massacre Records, c'est une de mes formations、euh, préférées. Ah, moi aussi, définitivement. Depuis que tu m'as fait découvrir ça, j'ai,、euh, j'ai accroché immédiatement sur le band. n o mais c'est e côté, c'est tellement tout le temps entraînant, a、ah, i Ouais, Le、oh, métal, c'est comme ça. Ouais, ouais, c'est vrai. C'est vrai. Ça peut pas te laisser indifférent. T'as le goût de crier à t u t ê t e t'as le goût de te pitcher partout, t'as le goût de y a o u a i s Ouais, ça vient de chercher carrément, effectivement. C'était fort intéressant, ça, mon p e t i s i n i s t r e u s Moi, c'était un bon bloc. Ben, mettons, là. c e s t acceptable. Genre, c e style. Tu sais, v a t i e man. Tu sais. Pourquoi? Non, non, c'est correct. On est tous très contents d'avoir entendu le s job de dame. Ha ha ha ha ha. Euh, côté cinéma, croyez-le ou non, eh bien, les,、euh, les, les, industries cinématographiques se plaisent et se complaisent de plus en plus, depuis un certain nombre d'années, dans l'effort minimal. C'est-à-dire de refaire des films qui ont connu du succès. Ben, apparemment qu'ils vont faire Akira en vrai personnage. Ça va être pourri. Ben oui, il y a Justin Tilberlake pis、euh, l'autre、euh, Couillon qui joue dans la Toilette,、là. C'est parce qu'Akira, c'est un personnage japonais. Là. Non, là, ça va se passer à New York. C'est toutes des blancs.、Mais、ils ont et... toutes dénaturé. s Ils ont toutes tout, tout dénaturé s au grand complet. Parce qu'Akira, la, prem...、oui, la première、oui. production qui est sortie à Akira,、oui, c'est le, le, le, le, le véhicule. Oui, c'est très élevé. C'est un CV. Il me semble de voir Justin Timberlake en Akira. Justin pense, Tibourlet. Oui, Tibourlet. Avec Robert Pattinson. dans le... Ça, c'est、ouais Grand bizarre. Grand bizarre, là, là qui pue, qu là. Puis... Qu on, ouais, on n'est pas <rire> certain de. Regarde. Hé,、hey, Ça, là, ça, ça, là, ça, c'est faire une vedette avec pas grand-chose. C'est pas grand-chose, effectivement. Effectivement, c'est pas grand-chose.、Hey, ça me tente d e s s a e r de b i t c h moi, à c soir. là. Non, plus、si、fort, je te donne la permission. Ben, moi, je trouve, là, qu'on se fait fourrer à l e i r a tour. Hmm, Peut-être. i l nous i m p o s e ces cochonneries-là. Il y a du monde des... qui consomme. Qui... Oui. Ben, là, ben non, je veux dire, i l nous i m p o s e C'est sûr que toi et moi, on ne va pas、on、voir pas ça. On est o de ça. Non. Mais il y a tellement de monde qui y vont qu'ils passent le message à dire on en va encore. Ben oui, mais c'est là, là tu sais, le côté mouton. Mais... Ouais, tout le monde le fait, fait le dard. Ça, j'appelle ça manquer d'identité. Ben oui. Ouais, tout à fait. Toilette,、hey, euh, mon voisin, il aimait ça. Ben moi aussi, il le bat.、Ouais. Toilette. Toilette. Toilette. Toilette zone, oui. <rire> o k vas-y, la chose, là. Ben oui, effectivement. Donc, comme je le disais, c'est que c'est beaucoup plus facile de refaire que de faire.、Euh, Il y, implique... y a des fois, quand on refait, on refait très, très mal. Oui. Faire implique le côté、euh, créativité et refaire implique le côté copie. Bon. Adaptation, si on veut. Et c'est dans cet ordre d'idée, chers auditeurs que vous êtes, que. Un dénommé, et j'ose à peine prononcer son nom tellement il est imprononçable, Matij Van Ying Ying Jr. <rires> c'est un peu comme dans c est, a m i n a c a k m i n a c'est le n r e m i e au Canada, C'est pas <laughs> mal pareil. Je suis incapable de prononcer son nom, pis u de toute façon, a eu la bonne idée de refaire de l'argent sur le dos d'un film. Qui était passablement culte. Ouais, ben, qui l'a encore, The Thing. Alors, ah、ben, non, en fait, c'est un troisième remake,、hein? Oui. Parce que celui qui était le plus connu était avec Kurt Russell, mais il y en a e x i s t é un des années 50 au début. C'est ça, c'est ça. Donc, un troisième remake de Thing qui devrait voir le jour, ben, qui voit le jour en 2011 et on parle de, il n'y a pas vraiment de date arrêtée, mais on parle de la fin avril. Ça se peut que ce soit intéressant, mais on pourrait-tu arrêter de toucher aux films qui sont icons e Puis de faire de quoi nouveau, puis encore moyen de faire des choses nouvelles et intéressantes. La preuve, c'est qu'il y en a encore des bons films. Ben、t'sais. oui. Pourquoi toujours refaire ce qui a été fait, puis risquer de le défaire et d'enlever la magie qui est autour de cette production-là, qui, pour les, je dirais majoritairement, les, les amateurs du genre, comme Pourquoi la... tu penses? Ben moi, je pense parce que c'est une façon simple、de、et rapide faire de, de faire d'argent. e l C'est tout. pis, c a r e q e devrait pas avoir sa raison d'être, parce qu'encore ici, on dénature une forme d'art avec ça. J'sais e pas, là, j'vais pas faire un, un, procès, là, à la p u finir, là, i s me vouloir, me, me, me m a u t o p r o c l a m e r l'avocat, de, de, de s arts, en général, loin de là, pas du tout. Mais j'pense e que,、euh, dans l e s musique, s on e n v o i t des, des, des, des, covers qui sont faits. Mais généralement, c'est des albums qui sont tribute. s Hey, tu vas avoir un album d'une collectivité de 10, 12 bandes qui vont faire un tribute pour un band qui est culte. e Tu et frère. t peux faire un cover, tu a s l a p p r o p r i e r faire、ben、une bon, version. Ouais, c e s le cinéma, ça, c'est outrageant, là. Bon, bref, The Thing, s ça vous intéresse, c'est à la fin avril. Moi, par curiosité, je suis sûr que je vais vouloir le voir. Mais faut peut-être pas s'entendre à Miracle. T'as-tu、si、vu un... le film Red avec Bruce Willis? Ben oui! <rire> Moi, j'ai trouvé ça bon de A à Z. <rire> ouais, c'est cool.、Oh, ouais. C'est cool. C'est un film d'action,、euh, comédie-action. l e s retraités qui s'en laissent pas、oh, moins. Ouais, vrai, ouais, ouais c'est cool.、Vu. Ben, tu sais que Bruce Willis,、euh, il e s t plus. C'est plus une jeunesse, lui non plus, là. Ben non, il n'a plus 20 ans, lui non, non plus. Non, mais on, en tant qu'acteur d'action, du genre, si on veut, c'est pas mal lui qui, qui est le tape, là. Ben, c'est sûr. Tu sais, il est en forme, le gars, là. Puis,、euh, il est encore pas mal dedans, là. Fait que... Il a toujours sa face d'air b ê t e <rire> Ben, c'est sa, <rire> sa signature, là. Bon, donc, ceci étant dit, l e s 22h10. On va poursuivre cette fois-ci avec un, un mini-bloc. Non, c'est pas vrai. C'est pas un mini-bloc. C'est un. Ben, en fait, oui. Parce qu'il y a juste trois pièces.、Euh, mais il dure quand même pratiquement 20 minutes. C'est un. Une espèce de melting pot, principalement axé sur le doom et le dark metal. Il y a trois pièces, trois formations. Euh, je l'avais parlé la semaine dernière, j'étais là pour le faire et je l'ai fait. Donc, on va débuter avec,、euh, je dirais que cette pièce-là va probablement se retrouver dans un, dans le spécial、euh, d'ici deux semaines, là. La formation Shape of Despair,、euh, j'aime beaucoup cette formation-là, mais la pièce que je représente pour peut-être la quatrième ou cinquième fois depuis, je sais pas, deux ans,、euh, Sleeping Murder, c'est une de mes pièces à vie. On va poursuivre ça、euh, tout, de suite après avec Triptychon, que je sais que toi aussi t'es u、oh, un amateur. Ça, il... Yeah! Pas fièrement son chandail. Ben oui, mais à chaque fois que je passe une pièce, je mets le t-shirt du band. Fait que je change au moins huit fois de t-shirt dans l'émission. Pour ça, tu vas souvent en toilette. Ben, parce que je ne veux pas te rendre jaloux. t u a s d e n t toi. t a d m b é des chandail, tu ne sens pas la vue. Je ne d i s a i t pas ça, je faisais allusion. Non, non, n Et on va faire p l u a i r e ç Je sais pas. t as l'air de me confondre. Je s p è r e T'as dombé des t-shirts. e、euh, u on va r e c l a r e ce petit bloc avec une formation dark metal à la s t i e Donc, immédiatement, chez Pop Despair, la pièce Sleeping Murder. Ça, c'est du doom gras à souhait. So, rock it. Cet homme vient de découvrir les betteraves hurlants e et il capote.、Oh、my God! Cet homme vient de découvrir les betteraves e s t il découvrir l a Oh God! my n u r et il capote. On aurait bien voulu vous passer la pause publicitaire, mais ça a l'air qu'elle ne veut pas. Il capote, s'arrête là. Il capote. Il capote, c e à cause des bêtises à Birland. C'est ça. Juste à <rire> cause de ça. Le, la pub arrête là, il se passe plus rien. Fini. Bon, ok. On vient d'entendre、euh, la formation Alastis et la、oh, pièce. C'est bon, ça?、Bon, oui, c'est vraiment cool. La formation Dark Metal, la pièce Just h 8, qu'on retrouve sur Revenge, qui est parue en 1978. C'est、oui, incroyable、bien. quand même. Ah non, c'est vrai. Ben, tu me crois jamais quand je dis quelque chose. <rire> tu me crois jamais, t'es d o m t r e m a l e plate. Ben, 98 de bord, ça va. Ok, tu... ben 20 ans. o、oh, n n'est pas à 20 ans après. s <rire> non, c'est ça. u Sur l'étiquette Century Media, juste auparavant, nous avions t r i p t i c h o n et la pièce Descendant que l'on retrouve sur Eparis t e r a Daemonis, c qui est paré en 2010 sur Century Media. Et d'ailleurs, On va sûrement se proposer, dans le, un avenir relativement immédiat, de vous présenter le e p qui s'appelle Shatter. Ben, qui est sorti pas b i e n longtemps après. Pas b i e n longtemps、euh... après, qu'on n'a toujours pas, ni Sinistro, c'est moi, hein, mais bon, c'est, c mais en coule pas. Qui comporte trois pièces, trois nouvelles pièces, et dont deux reprises de Celtic Frost Live, dont Circle of Tyrants et t h e t r o n t Emperor. Donc, ça risque d'être assez intéressant. C'est sûr. Et, juste avant t r i p t i c h a r m nous avions Shape of Despair et la pièce Sleeping Murder que l'on retrouve sur l'album Shape of Despair qui se veut une compilation. Et dont la pièce Sleeping Murder n'apparaît pas sur d'autres albums. C'est par en 2005 sur Spine Farm Record. Il est maintenant 22h33 et c'est à Sinistros qu'incomble une fois de plus de clore cette édition du téléjournal de L.M.A.C.E. avec, avec le docteur Pandragon. Et toi. Merci. Et toi la météo. Oui. Alors,、euh, ce soir,、euh, Cradle of f i l t h va tomber. <rire> Des averses de, de Danny s a e r s Des averses,、Pierre. averses de Venus, Venus, euh, Aversa. Euh, on va commencer avec Cradle of f i l t h avec One Fall Step From the Abyss,、euh, tiré d a l b u m Darkly, Darkly, Venus, Aversa de 2010,、euh, paru sur Nuclear Blast,、euh, album qui est rentré dans notre.、Euh, Dans notre top 92 de l'année 2010. <rire> o u i tu c'est pas mal ça. Tu s t quoi, votre chart, vous autres? Bon, ça part de zéro, ça peut aller jusqu'à 1000. Ça peut aller jusqu'à 1000. Choisis,、euh, puis、euh, c'est pas parce que t'es 1000 que t'es moins bon que là. Non, non c'est ça. Mais、hey, j'aimerais ça, Sinistro, ce que tu prennes la peine de nous dire. Qu'est-ce que tu vas nous passer d'Acid Witch? D'Acid Witch, oui, ça va être assez spécial. C'est plus tard.、Euh En quatrième position,、oui. nous aurons Acid Witch avec Metal Movie m a r i j u a n a Massacre Meltdown. <rires> C'est tout des m m m m m, -M des MNM, t'aimes ça? Oui, o t est stoppé. Ça va être ça. Fait que,、euh, tout de suite après Cradle of f i l t on va voir Immaculate avec la pièce t r a s h Shark sur Atheist Crusade, paru en 2010 sur Storm Spell. Mais avant tout, allons-y avec Cradle of f i l t et One Fold Step from the Abyss. Go! La fin. Eh oui, plus qu'une pièce. Toute mauvaise chose, mauvaise chose a une fin. Ben, je r e n s e comme les bonnes, ça, finalement, mais les bonnes, on ne peut pas le savoir. Non. Non. Alors, <rire> on vient d'entendre la formation américaine Acid Witch、yeah! avec.、Euh, ouais, c'est vraiment bon, ça. Ouais, très avec la、bon. pièce Metal Movie Marijuana Massacre Meltdown qui est parue sur l'album Stoned. En 2011, c'est sur Hell's Headbangers Records. Il n'est plus disponible en vinyle. Non, plus disponible, c'est terminé. On, tout juste avant, nous avions la formation américaine Lair of the Minotaur avec、euh, la pièce titre de l'album Evil Power. C'est paru en 2010 sur l'album,、euh, sur euh, The Groundhouse Records. Ouais, c'est cool ça. Très bon ça aussi. On a eu la formation suédoise Immaculate qui nous font un trash metal assez technique avec la pièce Trash Shark. C'est ce Rathéis Crusade paru en 2010 sur Storm Spell. Avec un vocal assez heavy metal. Ouais, c'est cool, m o i j'aime ça. Je ça、euh, oh. tu, moi, je s a plus s tu t r o u v e ça drôle.、Ouais. c'est pas trop, tu s a s c'est pas,、euh, pas du, comme Power Metal d'aujourd'hui, ce que ça chante.、Euh, vraiment, ça, ça se crée, là. Lui,、ouais. il, il niaise, là,、t'sais. tu Je pense qu'il niaise. Ben oui, mais t'sais, t'sais, tu peux pas chanter de même sans niaiser, là, <rire> Et, <rire> <t'sais>. Et pourtant. <rire>、euh, Puis, on a eu Cradle of Field avec <rire> One Full Step from the. <rire> Qu'est-ce qu'il y a? <rire> Tu peux pas chanter de même sans niaiser. <rire> c'est sûr. Tu peux pas te prendre au sérieux. C'est pas comme un chanteur de. de, de, de, de, de Symphony X. Symphony X. C'est p a r ce que je regardais. Là,、ouais. Ou comme Dream Theater où ils viennent se pogner les cordes dans bass,、euh, en tout cas. <rire> ils viennent se pogner. Les, voilà, les, les gars, c'est un cordes de b a s e En tout cas, bref. <rire> Uh, cradle of Filt avec One Fold Step from the Abyss the darkly, darkly Venus de d a r k l y d a r k l y Venus a v e r s a i e s u r n u c l é a Blast en 2010. Alors, c'est maintenant tout. On se quitte.、Euh, eh oui, il nous reste qu'une seule et unique pièce Une、ouvrir. vieillerie. Oui, b e n une belle vieillerie. Une très belle vieillerie. Ça va ê t e ben, tu sais, je l'ai dit à la gang de、euh, Fuck the Middle East, celle-là, parce qu'ils vont faire la première partie à la fin avril. Oui, effectivement, puis, tout à fait, t'as raison. En fait, la date sera le 29 avril. 29 avril. avril oui. Razor! Euh, Fuck the Middle East, Rail Tour, entre autres. Et d'ailleurs, j'ai parlé avec, ben, j'ai eu une communication avec Jeff、euh, le week-end dernier et Dan Lilker a joué avec eux. Oui, oui, oui, oui. J'ai、ouais. vu ça sur Facebook. C'est vraiment, vraiment cool. C'est cool. i l s ont fait deux, trois tours, je pense. deux pièces. C'est bien. o u i deux pièces.、Bien. Dan Lilker a fait deux pièces avec Fuck the Middle East.、Euh, L'hommage à Stone Proper of Death. C'est bon. Ça fait que c'est vraiment cool. Alors, pour vous autres, la gang, on a Razor avec la pièce Fast and Loud qui est tirée de Executioner's Song de 1985. Sur Attic Records. Exact. Et on vous rappelle que la semaine prochaine, le 12 et le 19 avril, minimalement, Sinistros et moi faisons deux émissions spéciales pour souligner les 10 ans de réanimation. Donc, on part de 2001 voir jusqu'à 2011. Et en attendant, bien, soyez-y. alors, messieurs, la semaine prochaine, because c'est important d'y être. Oui, c'est très important. Et, et donc, sur ça, ben, allez tous vous faire foutre、euh, Razor Fast and Loud. Cia. e s t